Cette semaine, dans un voyage sombre et temporel, un retour à l'Antiquité vers l'Ancienne Égypte, ses rites o b s c u r s et la mort rampante. <rire> tout ça avec un spécial Nile. Et ce n'est pas tout, puisque nous vous transporterons aussi sur les champs de bataille gorgés de sang, là où marchèrent triomphantes e s légions ramenes Invictus avec les présentations du nouvel album de XDO. À travers ces flashs temporels, Sinistros et moi vous ferons voguer sur le Styx au son du meilleur métal. Et si cela ne vous suffit pas, nous sommes fin prêts à vous insulter en bonus. Ha ha ha ha! Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin historien son assistant préhistorique. Surtout si l'historique de vos deux pat patriciens, praticiens, devrais-je dire, est aussi reluisante que le son de la préhistoire.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 Yep. Je ne souhaite pas la bienvenue d n cette nouvelle édition de Réanimation en ce 4 septembre de l'an de Disgrâce 2012. I am fucking Dr. Payne Pendragon et je suis d'une forme quasi resplendissante, mon cher Sinistros. Oui, c'est juste le quasi. Oui, ben je ne peux jamais admettre que la perfection, même moi, est existante. Non, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment. Pas très en forme. <rire> ben, Moi, c'est le, le, le, le t r i p des allergies.、Euh, Croyez-le ou non, j'ai hâte que ça gèle au moins une fois. Ah, b e n là, c'est sûr. Que là, que... je commence à être tanné. Oui, je trouve ça déplorable. Je, je connais quand même un certain nombre de gens qui sont entreprises avec、euh, ce f l é a u qui sont les allergies. Puis je vois des, des, des, des degrés là, qui sont vraiment extrêmes. Bien, j a v a i s、ouais. jamais pris de, de, de bidule euh, comme、euh, Reactine ou、euh, ces cassins-là. j a v a i s jamais pris ça de ma vie. Cette année, je suis obligé d'en prendre parce que c'est vraiment extrême.、Ah ouais. Je, je, je, je n'ai jamais eu ça comme ça. C'est vraiment l'enfer. Moi, je ne s a n s rien. À <rire> la déjette, moi, je débouchais le nez. C'est ça. Je t'avais conseillé aussi de prendre un grand verre démoniaque. Tu n veux pas v o u s m'écouter? Non, c'est trop démoniaque. C'est cela. Non, blague à part, je suis très en forme et je suis très heureux d'être ici ce soir parce qu'on a des choses extraordinaires à vous présenter. Bien, on l'espère. b n des choses、vois. moyennes, e n en fait, ça risque d'être un peu intéressant. Mais c'est peut-être pas très bon, f a c'est peut-être horripilant <rire> Mais à l'instant, on vient d'écouter un blog de Good Old Heavy Metal avec, à l'instant, avant la pause publicitaire, la formation. Ben, la, oui, la formation. À l'époque, il en était plus ou moins une,、euh, Canadienne, Pile Driver et la pièce Human Sacrifice que l'on retrouve sur la première parution Metal Inquisition qui est parue en 85 sur Ghetto Records. Et c'est un très bon album.、Oh, oui, oui. Il est Bon, de A à Z, cet album-là. Euh, un album culte, même. Je crois que oui. Je dis quasi formation parce qu'à l'époque, il n'y avait que Gort et son guitariste.、Ouais. Qui lui s'occupait de faire tout ce qui était musique et programmation de drums, Gort ne s'occupait que de, le, du vocal. Et de, le, de, du overall、uh, scénique. Oui, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est une formation, là, dans le plus peu tradition. Nous avions、euh, juste auparavant un grand classique de Judas Priest, The Ripper, version live du grand classique Live Unleashed in the East, qui est paru en 79. 79, quand tu penses à ça, là, ça fait une couple de lunes, là. Ah, ça fait, ouais, quelques lunes.、Là. Pis u moi, je constate cet album-là album encore、euh, d'actualité, là.、Ah, J'écoute u n l e s h e d in the East, pis je veux dire, écoute, j'ai encore du fun d écouter ça, là, <rire> pis je, b e je trouve pas qu'il est dépassé du tout. Ben, il y a des versions studio de ces pièces-là qui sonnent un petit peu moins bien, selon moi, là, aujourd'hui, mais version u n l e s h e d in the East, c'est excellent. King Diamond, auparavant, la pièce de Storm, qu'on retrouve sur Abigail 2, The Revenge. qui paru t en 2002 sur Metal Blade, c'est un des bons albums de King Diamond,、euh, version solo, parce que sa discographie est relativement grande, mais c'est pas tout bon ce qu'il a fait seul, King Diamond. Et nous avons ouvert encore avec un grand classique tiré du premier album d'Iron Maiden, soit Iron Maiden,、the、Phantom of the Opera, <coughs> qui est paru lui en 1980 sur EMI, et c'est un des très très bons albums de heavy metal, e h je dirais,、oh, okay. à vie, là. Bref, ce soir,、euh, nous avons,、euh, plusieurs trucs à vous proposer. Moi, je vous, j'avais dit la semaine dernière et je l'ai affiché, je l'ai affiché, je l'ai posté, je l'ai, j'en ai fait la publicité spéciale Nile ce soir, qui,、euh, comportera les années de 2000 à 2012. J'ai aussi, e、euh, u présentation de deux pièces du dernier album XDO Caligula. Et,、euh, je sais que、euh, Sinistros e vous présente à l'instant, dans quelques minutes, si l'on veut,、euh, une de ses découvertes récentes que je te laisse nous introduire. Eh bien, oui, formation espagnole qui est faite dans un. Dans un flamenco dans endiablé. Un flamenco endiablé, effectivement. <rire> non, c'est un. Si vous aimez le, le, le, le dette très progressif,、euh, Dans la veine de. Chicago. Chicago, c'est ça, Mike Oldfield.、Okay. Un mélange de Chicago, Captain Anton Hill, puis、euh, Mike Oldfield. Et Martin de Boffin. v Oui, s voilà! <rire>、euh, non, c'est dans la veine de Opet et Porcupine Tree, avec un petit côté un peu plus méchant que Porcupine Tree, mais c'est pas, pas un clone, C'est vraiment, ils ont une identité, une identité propre.、Okay. Mais tu sens, les grosses influences sont là. Euh, ainsi que des influences, des, des formations progressives des années 70. Là,、euh, des côtés, passages assez p s y c h é d é l i q u e s très techniques.、Euh. C'est une formation qui est, qui, qui est, qui est jeune ou. C'est assez jeune, c'est leur deuxième album.、Okay. Euh, c'est très, très, très excellent.、Euh, L'album s'appelle Deeply from the Earth. Déjà là, Moon Loop, Deeply from the Earth,、ouais. ça fait très progressif. Deeply, ça fait.、Euh, ouais. Alors,、euh, on va entendre ces trois pièces plus l'intro de l'album.、Euh, donc, on va entendre、euh, Awakening, Spirals of Time. Encore là, ça fait très prog, t'sais, comme, t'sais,、mmh, deux, ouais, deux c e s t comme p e t i d e chanson.、Ouais. Beginning of the End, A Life Divided, The Fading Faces. C'est sorti、euh, au mois de mai sur Listenable Records.、Euh, okay. Moi, c'est un album que j'ai mis 9 sur 10 dessus.、Ouais. Ça va être un des très bons albums de l'année,、euh, selon moi. C'est une, une belle découverte. J'aime ça découvrir des petits bands、euh, qui sont plutôt.、Euh, Inconnus ou obscurs, puis que、mm -hmm. ça s'avère être des, des, des, des franchement. s Oui, puis qui souvent,、euh, par leur qualité, sont promus avec des, des bons avenirs. Oui, oui ou bien, c'est ça, c'est en plein ça. Alors,、ouais. on va écouter Moon Lope avec、euh, une petite partie de l'album, Deeply From The Earth. Bien, c'est parti. Allons-y. C'est encore dans les patates. Et non, pas dans les patates, je suis dans les framboises. mais <rire> La saison est finie. Fait q e tes framboises, d o i v e n t ê t r e un peu douteuses. C'est parce que ça pique, à ce temps-ci de l'année, il n'y en a plus. Oui, effectivement. e y on vient d'entendre Moon Loop de l'Espagne avec quelques petites pièces de l'album qui s'intitule Deeply From the Earth. C'est paru en mai 2012 sur Listenable Records. Alors, album que je vous recommande fortement. Si vous êtes des fans de h o p e t t Pork Pantry, c'est style s de, de, de bébite musicienne comme cela. <rire> On a entendu les pièces Fading Faces,、a、Life Divided, Beginning of the End et l'intro Awaking Spirals of Time. Moi,、oh, j'ai bien aimé, moi. Ben, c'est un album qui s'est mérité 9 sur 10 de ma part. Ben, t'es pas gêné. Vous pouvez, vous pouvez aller lire la chronique de cet album sur hurlemort.com ou sur r e a n i m a t i o n a d c o m C'est bien cela, mon cher. T'as pris ta leçon. Ah, ben, j'essaye, j'essaye.、Euh, en parlant de, d a l b u m le 9 octobre prochain, c'est la sortie du nouvel album d'Anslave. Oh, ça va être très intéressant. Sûrement.、Ça. Le 19 octobre, et ça, c'est un band que j'ai comme oublié de suivre à travers les années, c'est le nouvel album de My Dying Bride. Ouais, ben, c'est un moment donné je vais arrêter, moi, puis c'est. C'est pas tout le temps bon, oui. Non, c'est effectivement pas tout le temps bon, mais bon, ça risque peut-être d'être intéressant aucun... Peut-être, peut-être. Et le 30 octobre. Cradle of f i l t、oh, Encore pour eux. Sérieusement, moi t'avoue bien. Ils sont e n d u s à sortir à peu près trois par année. Ben là, c'est parce que moi t'avoue bien franchement que ça me dérange même pas. Non, honnêtement, moi non plus. Je sais même pas s i m o n daigné peut-être essayer d'en écouter quelques notes. Euh... Euh, je sais pas, moi non plus. Mais quoi qu'il en soit,、euh, le nouvel album de Cradle of f i l t sort、euh, sous peu. La semaine prochaine, je vais juste vous dire que je vais vous présenter. La dernière parution de Gravedigger, qui porte le titre de Clash of the Gods, auquel j'ai donné un 8 sur 10.、Oh. Je vous invite à aller lire ma chronique sur animationad.com parce que j'explique que je ne suis pas un fan de TV métal, que je ne suis plus un fan de TV métal proprement dit, que j'ai. j a i a r r ê t é de. Tu é t s un fan de TV métal à ce t e m p s l <rire> Ouais, c'est ça. J'étais un fan de p a i n TV. <rire> <rire> Mais、euh, j'étais curieux. Comme j'explique, j'avais bien aimé le premier album. Il, il était très, très bon,、temps. très bon. Je, je trouve fait... encore、ah, bon. Oui, très bon Puis là, je me suis dit,、bon, j'avais écouté quelques albums à travers les années sans vraiment m'y accrocher. p celui-là, je m i s dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis je l'ai trouvé super bon. Bon, ben, je vais l'essayer. Ça, c'est、euh, disponible présentement. Clash of the Gods de、euh, Gravedagger. Donc, je le présenterai la semaine prochaine.、Mm -hmm. euh, côté spectacle s qui sont dans la région immédiate, soit trifluvienne, disons-le. Ainsi, puisque c'est le cas.、Euh, GP Metal présente au Rocka Fail Estage le samedi 8 septembre. Et si je ne m'habille, s i、si、je m a b i c'est samedi. C'est en fin de semaine. Le week-end prochain. Les formations suivantes. End is Near, Your Last w i s h e t Ancestor's Revenge. Comme je dit, Café, le disais, c'est au Rocka Fail Estage, samedi le 8 septembre. L'ouverture des portes est à 19h. C'est pour tous au coût de 8 GP Metal présente également jeudi le 20 septembre. 19h, au c a f a i t Le Stage. Formation, que tu connais un peu, je pense. Mass Murder Messiah, Elborn. e c'est moi-même. oui, parce que Sinistro se joue dans Elborn et Dire Homan. Il y a Car k h a o s aussi.、Euh, Car k h a o s sont là? Oui, c'est s u p p o s e n e o u t a s moi, ça a l'air changer, mais,、euh... Il l'a peut-être pas écrit, mais Carkeos, i jouerait juste avant Mass Murder Messiah. D'accord. Et ça donne-tu bien? J'ai des paires de billets à faire tirer. Alors,、ah. j'aurai une paire de billets à faire tirer après ta nomenclature de. Excellent, mon cher. d o n c comme je le disais, c'est toi qui a fait le stage. Jeudi, le 20 septembre prochain, les portes ouvrent à 19h. C'est pour tous 10 en pré-vente et 30 30, 30 oui, c'est ça. 13 à la porte la soirée de l'événement. Alors, vous êtes tous invités à venir à la porte seulement. Ha! Ha! Ha! Effectivement. T'es très marketing, c'est bon, ça. J'aime ça.、Euh, Trois Via Metal présente、euh, vendredi 5 et, hi, ta minute, là. Non, non, non, non, non, non, j'entraîne en sauter un, là. Bleeding Angels présente le vendredi 5 octobre, toujours a e Café Le Stage. Formation Mythosis, Arima, Faithless, Citizen Vicious et c e t t e a n n é e Glow Sniffers. C'est,、euh, comme je le disais, le 5 octobre. L'ouverture des portes est à 19h. Spectacle débute à 20h. C'est pour tous. Au coût de 10 en p r è s v e n t e et 15 à la porte. Et Trois-Rères Metal présente sa 12e édition du Metal Fest. Qui se tiendra le vendredi 12 et samedi 13 octobre prochain à la bâtisse industrielle. Avec les formations suivantes pour le vendredi. <rire> Moi, je perds la voix. Oui, j'entends ça, Il me semble que t'as un son,、euh... J'ai un son qui commence à être pas mal middle bass, <rire> Euh, formation Troll Ames, Symbolic, Unexpected, Anonymous, c a l i c Carnage, Barf et Gorgots, étant qu'au samedi 13 octobre, Aternum, Blinded by Fate, Inquisition, Malakesh, Exdeo, Chrysan, Septic Flesh et Cataclysm.、Euh, l'ouverture des portes se fera les deux soirs à 17h et les spectacles débuteront à 18h. Pour le coût des billets, eh bien,、euh, je peux vous dire ça、euh, dans quelques instants si je suis capable de me rendre jusque-là. Oui. Euh, les billets sont en vente au coût de 35 soir individuel et le, le forfait deux soirs au coût de 60 taxes et frais inclus. Vous pouvez vous les procurer au Long and McQuaid, qui est、euh, ex-musique d'un côté au centre-ville, c'est à Trois-Rivières, à la puce rock, au Metal Punk, également à Trois-Rivières, Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Ruban à Drummondville et sur le www.3rmf.com via PayPal. C'est ça, hein? Oui. q u e s t bien fait? Malgré ta voix d'outre-tombe, c'était merveilleux. Oui, m a i s en temps normal, c'est ma voix que vous entendez qui n'est pas normale. C'est celle-là、ah. qui est normale. Et comme tu le disais, j'ai une paire de billets à faire tirer pour le spectacle de Mass Murder Messiah qui mettra、euh, également en vedette moi-même、euh, mon retour sur scène depuis euh, 2009. Euh, Ça va être charmant à voir. b e n ça, c'est toi qui le dis, là, charmant. C est, c est voyant, Je te vois pas sur une, sur une, sur une scène, puis t es pouvant entendre. Parce que tu m'as jamais vu en tissu avec des oreilles de Mickey Mouse. m a i s raison là, de plus、chiant. pour pas avoir le s goût d'y aller. <rire> Alors,、euh, premier appel au 376-5183. Se mérite une paire de billets de 10 chacun pour aller voir le spectacle de Mass Murder Messiah et ses invités. Au Rock Café et le Stage le 20 septembre prochain. Exact. Et、le、3 7 6 5 1 8 3 Je vous prierai de ne pas appeler avant que la prochaine présentation musicale se fasse, s'il vous plaît, parce que je vous présente à l'instant, dans quelques minutes, dans quelques secondes même, deux pièces tirées, deux titres tirés du nouvel album de XDO, cette formation qui était déjà. Sinistros e prend les dons, là. Ben, là, on le prendra. Quand ça le prendra? On a dit la première、ouais. appel, quand que ça va.、Euh, ouais, c'est ça. Laissez le temps à la musique. On, on, on, fait tout ici, nous autres, et, euh, on peut pas se permettre de prendre des appels, là, en faisant les opérations d'usage. Donc, e、uh, XDO Formation Montréalaise, qui donne dans un concept de Rome antique, et qui est en partie formé de plusieurs membres de Cataclysm. Donc, le dernier album est Caligula. Il est sorti il y a quelques jours à peine sur l'étiquette Nuclear Blast, et je vous propose deux pièces, et je vous a commenté un peu plus l'album au retour.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. Vingt heures neuf et、euh, mission tire à sa fin. Eh oui. Bonsoir.、Ouais, C'est fini. <rire> Non, non, o n n il reste encore,、euh, déjà trop longtemps. Bon, ok. <rire> déjà trop longtemps. <rires> <rires> le gars, il est très content d'être ici, tu sais. <rire> non, il aime ça, le mort, tu, n i s s e n e s t c u p l a i s s e t t e non. Non, non, c'est une blague.、Euh, deux pièces du dernier album de XDO, Caligula, qui est paru il y a quelques jours à peine sur l'étiquette Nuclear Blast. <coughs> La pièce qu'on vient d'entendre à l'instant est Burned to Serve as Noctural Lights, ce qui est pas très intéressant comme futur pour quelqu'un. Et la pièce d'ouverture, qui était la deuxième pièce que nous avons présentée, était Cliff of Tiberius. Bon, avant que Sinistros commence à démolir l'album. Ou <rire> plutôt, non, vas-y donc, je veux avoir ton appréciation. Moi, je vais l'écouter au complet.、Euh, je m'attendais d'un pas à ça. Vous、okay. avez entendu le précédent Non. Romulus, non Non. b e n q u e l q e p i è c e J'avais vu u n vidéo clip que j'avais t r o u v é grandiose. Moi, Je m'attendais à quelque chose de, de plus. De plus basher? Non, quelque chose de plus symphonique. D'un,、okay. ça paraît que c'est un keyboard, là, puis ça, ça enlève un énorme côté.、Euh, ben,、oui, vas-y, vas-y, continue. En tout cas, la première pièce, très bonne. Je n'ai rien ben, à dire sur le cliff of Tiberius. Celle qu'on vient d'entendre, à à un moment donné, quand les solos de guitare partent, ça n'a pas leur place. C'est inutile. m Je l e u ai coupé le coup. De toute façon, les Romains, ils n'en faisaient pas sur l'autre guitare. i a s n'en avaient pas besoin. <rire> de les de Romains,、ça. ils ne jouaient pas d'instruments、bon, comme t ça. t l s n a v pas、ouais. besoin de ça.、Euh, la petite mélodie. Ta, ta, ta, ta, ta. Moi, à la p l a c e d i f a i r e ça, la petite guitare, que ça sonne un peu, un peu mou. Là.、Ouais. Pourquoi ils ne l'ont pas faite côté symphonique? Des, des gros, gros brass guitar. Tu sais, que la marche militaire、ouais. à côté qui arrive. Là, des gros horns. L'air en soi n'est pas. Pas mauvaise. Non, là, elle est bonne, mais est, elle fait, bon, un, mais petit fait, ça ça fait un petit peu feluette.、Okay. Ça fait feluette un petit peu. Ça manque de, ça manque de, de power un petit、okay. peu.、Là. Bon. C'est du tout? C'est déjà pas payé. Oui, oui, c'est bon. Mais、euh, dans l'ensemble. Mais là, autres... fais-toi une idée, c'est du tout Ben, c'est pas top? Il y a des bonnes idées, mais je m'attendais à quelque chose de plus grandiose que ça. Je ne peux pas dire que je ne te rejoins pas à certains niveaux. Par contre, moi. J'avais bien aimé Romulus, qui était le premier et précédent album de XDO, puis je trouvais qu'il était, à quelque part, bon, mais beaucoup trop cataclysme. J'avais l'impression qu'il y avait à peu près juste le nom qui changeait du band, tu sais, en majeure partie. Moi, je me disais, ben, pour un, pour un groupe, d o n t le concept absolu est la Rome antique, et non pas le Rome antique, mais bien la Rome antique, avec tout ce que ça implique, surtout aux autres axés sur le côté conquête, légion, s bataille s et ainsi de suite. Je trouvais que ça manquait un peu de, d'ambiance, on veut, là. o、okay? k De, de, de, de ce qu'on peut ressentir, là, dans, dans, quelque part, même, je te dirais, un peu cinématographique, si on veut. o、oh, u i o u i o、okay. k Ce que j'ai retrouvé avec l'album Caligula, C'est justement ce côté-là. Oui, le、espéré. côté, le côté romain, il、oui. est là. Là, là, là j'ai, en ce qui me concerne, moi, n s parce que bon, je l'ai déjà dit, tu le sais, je suis un grand, grand fan de ce qu'est la romantique, ces trucs-là. Là, je, ça venait plus me chercher parce que je le trouvais beaucoup plus, euh, euh, significatif au niveau de ce concept-là. Mais je suis d'accord avec toi. Pour faire quelque chose de très, je dirais, envahissant, parce qu'on parle de légion qui déferle et ainsi de suite, euh, Le keyboard sonne beaucoup trop keyboard. C'est trop keyboard. C'est pas assez naturel.、Si、je vais donner un exemple. Il y a un épisode de Rome. Dans oui. La saison、oui. je pense que c'est le troisième épisode. C'est le troisième épisode. Ça、oui. termine où il y a une marche militaire,、oui. puis t'entends la répétition de la pièce, mais c'est tellement grandiose,、oui. c'est tellement fesse s dedans. C'est T'as ta ta ta ta des chords, t'as des percussions,、ouais, t'as quelques flûtes, c'est tout. C'est、oui. tout. Oui, c'est,、ouais. vrai q u e je c'est, o m p r n d r è s b i e n la d é m a r c h e d'XDO s i v e a u d e l a m b i a n c'est, c'est, r c'est, c e s n c'est, p e s t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, a c'est, c'est, c'est, a c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, o a l e s t c'est, c'est, c'est, c'est, p c'est, c'est, n i c'est, q u i l o c'est, c'est, c'est, d o n c'est, c'est, c'est, m c'est, r e i e une deuxième e t t r o i s i è m e é c o u t e pour r v a i m e n t Parce qu'il y a des bonnes idées, là, a, Ah, ouais, absolument. absolument. Mais écoute, je respecte ce que tu dis, puis à quelque part, moi aussi, quand c'est question de solo ou guitare, je trouve que c'est un peu inutile. Ben, tu s a s o i s C'est de l'air bien, on n'aura pas eu besoin、ah ouais, d'avoir de, de quoi qui est, qui est gras, qui est, qui est, qui est, qui est immense, mais bon. Je vais parler、euh, deux petites minutes de, de cinéma parce que j'ai écouté deux films hier, c'était férié hier, hein, je, me suis, je me suis coulé douce. Deux films excellents que j'attendais depuis très, ben, très longtemps, un certain temps pour le moins. J'ai écouté le premier, Snow White and the Huntsman, qui est à la, bon, oui, c'est Blanche-Neige, j'en conviens, et c'est le conte de Blanche-Neige, mais selon ce qui, en tout cas, ce qui m'apparaît être, la véritable version. Parce que tu sais que Blanche-Neige, là, e、ouais, e s Blanche-Neige, s des s e p t n e i g s là, c'est. d n e y l'a transformé. Ben ouais,、eu. Disney l'a légèrement transformé beaucoup pour l'adapter pour les enfants. Ben, c'est un conte assez horrible,、oh, assez、ouais. evil, ça, là, là. Et c'est très evil comme, comme film. Et,、euh, c'est un film qui est de Rupert Sanders, qui met en vedette Kristen Stewart. o k、okay, c'est vrai, c'est la fille q u i j joue dans Twilight. Moi, je déteste les films de Twilight, de Twilight, mais en Snow White, elle fait une bonne job. Et c avec... e s t à e p l u s c a u t i o n q u e n Twilight. Ben là, c e s t passé, on le sait pas. <rire> euh, et euh, le personnage secondaire, qui est le personnage、euh, qui est le chasseur, et Chris h e m s w o r t h c'est Thor. OK. Ça fait une belle job. Thor est assez warrior là-dedans aussi. Puis ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que <coughs> tout part vraiment de la reine. La reine qui est jouée par Charlize Theron.、Oh, q u i e le... s t la reine、euh, Ravenna. qui est vraiment très, très, très evil. Mais on comprend vraiment pourquoi elle en veut à Blanche-Neige. Parce que elle, étant petite, elle s'est faite donner une espèce de charme, de sortilège, qui la permet de pouvoir rester jeune i n t e r n e l l e m e n t tant aussi longtemps qu'elle va s'abreuver de la jeunesse des autres. Il n'y a qu'une seule et unique personne qui pourra Défaire ce charme-là, c'est un sang plus pur qu'elle. Et c'est avec la naissance de Blanche-Neige, qui devient son ennemi juré, mais elle, e l e le sait pas du tout. Donc, elle s'acharne sur elle. Pour vraiment l'éliminer, pis garder cesse. Parce que tu s'entends que garder la, v o i r la jeunesse éternelle, ça te permet de pouvoir conquérir tout ce que tu veux. Veuillez faire comme Elisabeth b u t h o r y bon. Ouais. Et non pas comme e l i z a b e t h Taylor. Non. Non, ben, elle n'a pas compris, je pense. <rire> ben, là, je pense qu'elle comprendra plus grand-chose. Donc, c'est un film que j'ai trouvé très bon parce qu'il y, y a des scènes de bataille qui sont assez, assez bonnes. Il y a des scènes dans la forêt maudite qui sont vraiment excellentes. C'est vraiment une forêt, là, je veux dire, de cauchemar. C'est épouvantable.、Là. Puis, il y a des nains. Oui, il y a sept nains. Mais ce n'est pas les sept nains là, avec Simplet et compagnie. Il y en a même pas qui s'appellent Simplet là-dedans. C'est des nains. Warrior. Là, ben, un peu comme dans Lord of the Rings. Un peu comme dans Lord of the Rings. Puis c'est un film qui a été bien fait. Puis je dirais qu'il finit assez... Il y a des p a s s e s qui sont assez, je dirais, horreurs. Donc c'est pas un film pour enfants, loin de là. Le deuxième film, c'est celui que j'attendais vraiment le plus des deux, c'est dernier... une des dernières productions de James McIntyre qui met en vedette John Cusack. C'est The Raven. Puis The Raven, c'est un excellent film. Ça raconte. Les dernières journées de la vie de Edgar Allan Poe. Vous a i m e z me dire qui Edgar s t e Allan Poe Hein, c'est qui b e n pas peut-être pour certains. C'est un. Un, un très grand écrivain. Écrivain et, poète. Euh, euh, qui a fait du, des, des. Qui a fait des. Fantastiques. Des, fait des, des, fait énormément de fantastiques. On parle du Chat Noir, on parle.、Euh, on parle de Tomb of Lear, on parle de Pit and Pendulum.、The、Call of t o u l o u Mais non, ça c'est H.P. Lovecraft. Ah, c'est le chevaux,、ouais. c'est vrai. m en tout cas, pour, pour nommer ces titres-là. Et dans ça, John Cusack qui interprète un. Parfaitement. En tout cas, c'est très crédible. Les dernières journées, en fait, je dirais le personnage d'Edgar de Allen Poe, qui soit du temps passé, est un parfait h、euh, u r o g C'est quelqu'un qui était un peu cabochard, c'est b o n Bien, dans les années.、Euh, fin 1800, début 1900. Oui. a v e C'est tu sais... c à la mi-1800. C'est ça, tu sais, les Charles b a u d e l a i r e Oui, oui, exactement. C'était tous des C'était paumés, q u e s i m e n t junkies. u h oui. C'est, vraiment bon. Lui, dans, dans cette, dans l'histoire, e d g a r l e n Poe écrit régulièrement dans le journal, dans le quotidien, de courtes histoires, de courtes nouvelles, qui sont des petites histoires de, de suspense, de mystère et d'horreur. Et la police se rend compte qu'il y a un tueur en série s é r i e qui s'inspire textuellement de tous les histoires, jour après jour, de ce que, e、euh, d g a r l e n Poe écrit. Et c'est, on s'entend que c'est pas toujours des meurtres qui sont très, très reposants, là, comme le pit and p e n d e l u m là, se faire séparer en deux. Non, c'est v i e s t v a i Donc, lui... euh. <rire>、bon, on, bon, on fait ça des autres aussi. Ben oui, il fait, bon, ils sont fait ça avant de s o u p l i e r Mais,、euh, ça, donc,、euh, la police requiert les services de g a r a l l e n Poe pour,、euh, être capable de prévoir un peu ce que lui écrit, parce qu'ils disent, ben, écoute, écrit, On va probablement provoquer une nouvelle situation pour être plus capable de le cerner, de le cerner. C'est un très bon film. Si t'avais u aimé le film,、euh, From Hell avec Johnny Depp, qui raconte un peu l'histoire de Jack l e v e n t r e u r ça se passe dans les mêmes époques. Bon, ça, être... ça se passe dans le même contexte, c'est le même genre de, de, de d i m a g e C'est, c'est, c'est, vraiment, c'est Baltimore ici, c'est aux États-Unis, c o n t r a i r e m e n t à ê t r e à Londres. Mais c'est vraiment très v i c t o r i e n x m s Baltimore a une ville très, très British. Oui, exactement. Donc, c'est tout à fait un, un, miroir, si on veut, de Londres. Très sombre, très gothique, très victorien, très malsain aussi, et très peu hygiénique,、là. Donc, c'est un excellent film.、Euh, moi, honnêtement, je, dis que ce film-là,、euh, fait partie de mes tops de 2012. Ça, c'est、ah, certain, certain,、bien. certain.、Euh, écoutez. Vous pourriez retrouver dans le temps normal les chroniques sur le site de réanimation, mais、euh, je me suis rendu compte que je les ai fait s hier.、Ah, les internets ne à... marchaient plus. Non, ce n'est pas ça. <rire> C'est que je les ai fait s hier après avoir écouté les deux films supiscamés, et puis、euh, j'ai complètement oublié de les uploader. Bon, ça va être、euh, sur le site à partir de demain. Maintenant, musicalement. Quoi qu'il qu en soit, tantôt, on a tenté de faire、oui. tirer une paire de billets. Oui. Là, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Là, je vais donner le numéro. Vous avez le téléphone, vous l'écrochez, vous oui, composez mais le numéro. Il faut attendre que la musique commence. Oui, parce, parce que, que nous autres, si、sûr. le téléphone sonne, pendant qu'on est en honte, on ne répond pas. Non, il faut comprendre qu'ici, à r a n i m a t i o n on n'est pas une équipe de 18 comme dans certains postes de, de radio, là,、euh, professional, professional broadcasting. On s'occupe de. Les interventions de, du mixage, de la mise en o n d e des publicités et ainsi de suite. Donc, quand on est en intervention comme maintenant, c'est assez difficile pour nous autres de couper pour répondre au téléphone. C'est ça. C'est de là l'exigence de dire que quand on a des tirages qu'on demande aux gens d'appeler, de le faire quand la musique reprend. Donc, l e s personne s qui ont appelé tout à l'heure pour les billets, ils sont toujours disponibles. Donc, si tu veux rappeler, quand la présentation de Sinistros va débuter, tu seras le bienvenu. Alors, je vais répéter le numéro pour Deux, Pour une paire de billets pour Mass Murder, Messiah, Car Chaos, h Elborn l et d i a r o m a n c'est le 3765183. Quand la musique va commencer? Dans le 819. Mais bien é v i d e n t Alors, vous savez que Voivod est en préparation pour un nouvel album. o u a i Avec Daniel Mongrain à la guitare et Blackie à la basse. o u a i Donc, c'est un petit peu le retour de la formation quasi originale parce que connaissant,、euh, la grande passion qu'a Dan Mongrain pour Voivod depuis son.、Et、plus tard... Et l'admiration qu'il a pour Peggy. Eh oui, et,、euh, c'est lui qui avait été choisi en 2008 pour prendre la place et c'est quasiment la, la, la suite logique de、oui, Voivod. Tout à fait. Il y a un nouvel album qui va s'intituler Target Earth qui sera disponible、euh, au mois de janvier, le 13 janvier 2012. 2013. Et,、euh, 2013, excusez-moi.、Euh, et Voivod a signé une entente avec s a n c t u a r y Media pour sortir cet album-là. Bon, bonne nouvelle pour eux. Alors, c'est une excellente nouvelle. Alors,、euh, tant qu'à parler de Voivod, on va y aller sur la, avec une pièce de la première parution. Album Warren Payne, voici la pièce Live for Violence de 1984. C'est le temps d'appeler là. Vous êtes en a n i m a t i o n Be prepared. Go!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 À o u 20h42, vous êtes toujours à l'antenne de CIFU89.1 FM et qui plus est, à réanimation, The a l Dead Incorporated Show. On vient d'entendre un good old trash. Oui, on vient d'entendre une créature, une créature peu orthodoxe des années 80. Oui, c'est ça, mon petit Robert Gisculli. Et c'était Creator avec la pièce Carrion. <rire> Carrion. Et c'était tiré de Plesher u t o u k i l l Pleu Azur t o u k i l l Azur t o u k i l l De 1986, c'était sur Noise. record Oui, Noisette Record. Ha ha ha ha! Tout juste avant, nous avions le très bien enregistré Razor、oui. Escape the Fire, <rire> tiré、oui. sur le, le très bien enregistré Executioner Song de 1985. Ah, il s'est avforcé, hein?、Euh, ouais. Ça devait être inclus dans le contrat de 10 albums, ça. Un album p e n t é p i s un album très bon, un album pourri.、Euh, bon, ben, c'est poche parce que l'album, il est pas mauvais.、Euh, non, non, il est très est... bon.、Ouais. On a eu、uh, Slayer. Oui. Avec、euh, la pièce、euh, Metal Storm, Phase de Slayer. Phase de Slayer, oui. Avec、euh, l'album Show No m e r c y de 1983, c'était sur Metal Blade. Un spectacle de non merci. De non merci. Show No m e r c y Oui, c'est ça, un spectacle de non merci. <rire> non, pas de non merci, j'en veux pas spectacle. <rire> pas de b i l l e t j'en veux pas. Et on a r v e à y v o n avec Live for Violence, tiré de Warren p a i n de 1984, également sur Metal Blade. Exactement, mon chat, c'est un très bon bloc. Côté spectacle présenté par BCI,、euh, ce, ben, le, lundi e l prochain, lundi 10 septembre, Creator Accept Swallow the Sun e s groupe s invité s au Metropolis. C'est à 19h, il en coûtera 30,43 et 34,68 plus taxes pour y assister. C'est pour tous, tu peux y aller. Mais ce s t pas une tournée, hein, parce qu'Accept, c'est le seul show qu'ils font avec Creator. Parce、ah? qu'ils jouent à Ottawa, je pense, quelques jours après, puis ce s t pas du tout Accept qui est sur le bill. Là, a... Ah, ça, ça se peut, j e sais、ouais. pas. Okay. T'as le dit? Ben, je te crois. si tu me crois, Ben, je m'en fous aussi. o、okay. k、euh, Carnival of Death, le tour 2012, mettant en train de vénère Obituary, Broken Hope, Decripit Decryp Birth, Jungle Rot et Encrust, vendredi le 14 septembre prochain à 18h au Faux-Fonds électrique, au coût de 25 et taxes et 30 Taxes incluses, via admission, Nightwish et c a m e l o t mercredi le 19 septembre à 19h au s e p s u m Au coût de 15 taxé incluse, billet VIP à la porte à 18 heures, au coût de 100 taxé incluse. Allez, là, moi, je suis chiant. 100 Je ne comprends pas. là. Excuse-moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas à moi d'en juger, j'imagine. là. Euh, le, le, le, le, le, le, le, le, jeudi 20 septembre, à 18h10 au Café Campus, c'est Devin Thompson Project, Catatonia, Paradise Lost et Stolen Babies. C'est à 18h10, comme je le disais. i l en coûtera 23 et 28 taxé inclus e s pour y a s s i s t e r via admission. Le 30 septembre prochain, un dimanche à 19h, c'est Morbid Angel, Dark f u n e r a l Grave et Vadim v o u g h n C'est pour tous. Les billets sont au coût de 28,52 et 32,91 plus taxes via la billetterie du Club Soda. C'est au Club Soda et nous y serons. Ah ouais, on est là, a... ben, Moi, je vois, je ne sais plus si tu viens encore. Mais... Ça serait se p o s é r <rire> T'as acheté ton billet. Hein, ah ouais. Bon. Uh, Conquerors of the World, le festival tour 2012. Euh, mettons ta l o i x des Optiques Flèches, Chrysium XDO Malakesh Inquisition. C'est au Café Campus,、euh, le dimanche 14 octobre prochain, 19h. Les billets sont disponibles via a d mission au coût de 25 et 30 t a x e s incluse s et nous aurons la chance d'aller voir quelques temps avant au Metal Fest. Eh,、hey, dire que j'ai ça drette à côté de chez nous. Ouais. Drette, drette dret, dret、cool. à côté de chez ah, nous. Ah o u i c e s t vraiment、ça. cool. Euh, et mardi le 30 octobre au m é t r o p o l i s c'est Epica en compagnie de Hailstorm, e n s a m i u m s a f s t o n Divine et Destiny Potato. C'est à 19h le 30 octobre, un mardi. Comme je l'ai dit au m é t r o p o l i s les billets sont disponibles sur Ticketmaster au coût de 26 et 9 et 40, 30 et 43 plus taxes. e t billets VIP à la porte à 17h au coût de 60 et 87 plus taxes. Voilà! C'est mon spécial Nile. Oh oui. Oh, oui. Donc, je vous le s C'est un spécial que tu, tu, tu projettes sur plusieurs albums. o u n fait. Donc, t'as l'air de me dire que je vais pouvoir connaître du Nail sur d'autres albums. Tu, oui, effectivement. Tu vas connaître du Nail à partir du deuxième album, si je ne m'abuse, qui est Black Seeds of Vengeance, qui est、euh, signé en 2000. Et on. C'est cinq albums. J'ai retenu cinq albums sur la discographie. Donc, Black Seed s of Vengeance, In Their Darkness Shrines, the Darkness Shrines, Etyphalic, qui est excellent.、Euh, Those w h o m The Gods Detest. Et le dernier album, At the Gates of Setu. Écoute, il y en a. Qui est é c œ u r a Oui, moi, je le trouve très, très bon. Mais il y a beaucoup de bons trucs. Autre que ça de Nile, mais je ne peux pas faire un spécial de 3 heures. Là ah, bah, c'est sûr. Fait que là, on va quand même, un spécial de quand même 28 minutes, là, on s'entend. Là. Donc, là-dessus, tu vas connaître,、euh, tu vas avoir une bonne idée de ce que tu n'as pas connu de Nile jusqu'à présent. Excellent. On va débuter le tout avec la pièce Nas Aku Kan She An a b s、ah. u tirée de l'album Black Seeds of Vengeance. This is Nile. Go.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 キッコーナー。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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 n n h e u s d i h 1 8 Oui. Ce fut un spécial Nile. et J'espère que ça t'aura instruit, pauvre galoche. Bien, ça m'a instruit. C'est évident, ça m'a instruit.、Euh, C'est aussi bon que ce que, que j'ai pu apprécier sur、euh, At the Gate of Setu. Tout à fait. Même que je ne v o i s pas seulement、euh, reculer dans le temps et aller me procurer d'autres albognes. Bien oui, il le faut, mon cher. À l'instant, justement, une pièce tirée du dernier, de la dernière parution de quelques mois de At the Gate of Setu. De Nile, évidemment, la pièce d'Invitable Degradation of Flesh. En fait,、euh, maintenant ils sont tous sur Nuclear Blast, mis à part les premiers où ils étaient sur Relapse. Euh, c'était précédé par, u、euh, n e pièce tirée de l'avant-dernier, Dose, Dose, Whom the God Deteste, soit la pièce Uterances t of the Crawling Dead. Nous avions l'excellente pièce d'ouverture d'Ethyphalic What Can Be Safely Written, une pièce, une longue pièce de 8 minutes 15 qui est excessivement grandiose. Nous avions, u、euh, n e pièce tirée de l'album In Their Darkness Shrines, qui perd en 2002 sur Relapse, soit I Whisper in the Hear of the Dead, la pièce un petit peu plus ambiante qu'on a en entendu.、Ouais, oh, c'est vraiment bon, e i n Et nous avions ouvert、euh, ce spécial Nail avec une pièce tirée de Black Seeds of Vengeance, perd en 2000 sur Relapse, soit la pièce Nas Aku Khan chez N.S.Bew. Voilà. Formation qui vient de la Caroline du Nord.、Euh, la Caroline du Sud, par contre, qui, e、euh, n en fait, existe minimalement depuis 1994, qui était l'année de leur parution de leur premier démo. Leur premier full-length album est paru en 1 98, 9 soit l'album Amongst the Catacombs of Nefrenka. e、euh, <coughs> Nile comporte, en fait, des albums complets au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. T'es capable de c o n m p i l e c e u s q u e l à Oui,、quoi? ben, ça arrête à 7ème.、Okay. J'ai u i é e j'aurais été mail.、Euh, et ceci,、euh, le 6ème album étant At the Gates of C'est tout. Il y a bien sûr quelques compilations. Il y a、euh, Single. Il y a、euh, des Split CD qui ont été sortis aussi avec un Split CD avec Vader en 2009. Euh, mais bref, c'est une, c'est une excellente formation, très intense et très, très, très,、euh, je dirais conceptuelle, tout autour de la, n c i e n n e Égypte et tout ce qui est, bien sûr, euh, pratique, euh, obscure de cette,、euh... C'est très intéressant. Tout à fait. Et même le logo me fait capoter. Oui,、oh, très beau le logo. logo. Très, très belle pochette aussi.、Ouais, c'est vraiment,、euh, tout, le concept au total est vraiment bien fait. 21h20, bientôt 21. Et vous êtes toujours à l'antenne de Sifou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Et qui plus est, à Réanimation. tiens, Je vais en profiter pour saluer Towers. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ses nouvelles,、Salut. au moins une semaine. Salut à toi, Cyborg. <rire> oui. J'imagine que Towers, éventuellement, s'il trouve le temps, il reviendra faire une incursion en Réanimation. Ce serait bien plaisant. Tout à fait. Euh, Salut, o n John Supper, là, qui vient de ressortir lui aussi des catacombes. Eh bien, oui. Eh oui, tout à fait. Donc,、euh, ton, dernier, ton, ton dernier bloc, ta dernière présentation de la soirée, il me semble être légèrement trash. Bien, aussi trash que l'autre bloc d'avant, sauf que j'y étais avec un, un bloc trash un peu plus moderne. D'accord. Alors, on va y aller avec des formations telles Sacrifice. Mais on ne s a c r i m e pas en toi. Sacrifice. ハム、ハ e ク、イマキュレート、レジェンド、ダム、ファレットコンパスアレーティー、ビーンビーンビーンビーンビーンビーン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 Gagnez vos billets pour Eddie King. Écoutez Assemblage requis du 4 au 11 septembre entre 7h et 9h le matin, du lundi au jeudi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. T'es fou! Ça, c'est le même vélo que dans E.T., mon vieux! Le sexe, le sexe, le sexe, s Salut, Droit-Rivière! Salut, les poètes!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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est f a u x 89.、Ans. Là, c'est la vérité. C'est la fin de l'émission. Oignon.、Oh. Ben oui. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Sinistre Rose? Genre style. Là. <rire> si tu veux. <rire> On vient d'entendre、euh, la formation. <rire> Il commence à ê t r un petit peu légume, là. Oui, la formation c h o u c h o u t e de réanimation. l e g i o n of the Damned. c h o u c h o u t e <rire> c h o u c h o u t e Avec la pièce Enslaver of Souls qui est tirée de Cult of the Dead de 2008. C'était comme tous les albums de l e g i o n of the Damned sur Massacre Records. Voilà. Tout juste avant, nous avons eu Immaculate avec la pièce d e Immaculate Dead tirée de a t s Crusade de 2010. Nous avons eu Havoc avec Covering Fire de l'album Time Is Up de 2011. Nous avons eu Harm avec Demonic Alliance tirée de l'album du même titre, Demonic Alliance, toujours en 2011. Et on a commencé avec Sacrifice, avec The Great Wall, tiré de One I Condemn de 2009. Eh bien, voilà, voilà, voilà. Il nous reste,、euh, en fait,、euh, je dirais,、euh, peut-être、euh, 13 minutes. Je dirais même plus、euh, 12 minutes 57. C'est bien cela. Et n'oubliez pas que ce samedi 8 septembre, m i l l e pardon, au Rock Café Le Stage, vous pouvez voir les présentations de GP Metal, ce soit les formations And Is Near, Your Last Wish et Ancestors Revenge. N'importe où, v e r 19h, c'est au coup de 8 dollars c o u p du dollar et c'est pour tous. GP Metal présente également le jeudi 27, 20 septembre prochain, également au Rock Café Le Stage. Formation Mass Murder Messiah, Hellborn, dont Sinistrose est le guitariste, et Dire Homan. Il y aura Car Chaos aussi.、Euh, Car Chaos, effectivement,、ouais. qui sera là, qui n'est pas. Je pense il n'y a raison, pas inscrit. Mais、voilà. qui est officiellement dans le line, u p、ouais. dans le b i l l、euh, Donc, il e s partout vers 19h, c'est pour tous, au coût de 10$ en pré-vente et 13$ à la porte. Et n'oubliez pas la d o u z i è m e présentation du 3e Metal Fest. Qui se tiendra les vendredis 5 et. <coughs> non, qu'est-ce que je dis? C'est parce que j'ai encore sauté une un annonce de spectacle comme tout à l'heure. Vendredi 12 et samedi 13 octobre à la Bâtisse industrielle qui est au 1760 Avenue Vigil-Villeneuve, e ici à Trois-Rivières. Formations、euh, seront présentes le vendredi c h a r l e s h a m e s Symbolic, u n x p e c t Anonymous, Cephalic Carnage, Barf et Gorgots. Etant t qu'au samedi 13 octobre, h a t e r n u m Blinded by Fate, Inquisition, Malakish, XDO, c r y s i s Saptic Flesh et Cataclysm. Rendez-vous sur le site de TroyerMetal.com pour avoir tous les détails et、euh, tous les endroits pour vous procurer les billets, le prix et ainsi de suite. Et le fameux spectacle que j'allais souhaiter, c'est le vendredi 5 octobre au Café Les t a g e une présentation de Blading Angels, Metalzis, Erima, Faitless, Citizen Vicious, Satanic Blue Sniffers. La porte ouvre à 19h, le, le spectacle est à 20h, c'est pour tous au coût de 10 après-vente et 15 à la porte. Ceci étant dit, n o n s o n s nous l a i s s e sur une dernière pièce, justement, de Malakesh. Eh!、Hey! Ben, effectivement, parce que je ne crois pas avoir le temps de passer Crazy Hunt et encore moins Cataclysm, mais ça ne sera que partie remise pour la semaine prochaine. o n a le temps, Mars, e n passer, le Metal Fest et Yen dans un mois et demi. Oui, mais ça, c'est pour notre plaisir personnel. Ben, c'est toujours pour notre plaisir personnel. Ben, majoritairement, espérons-le. Donc,、euh, la semaine prochaine, je vous présenterai, comme je l'ai dit, le dernier album de Gravedigger, soit Clash of the Gods. Présenterai au moins deux pièces et、euh, pour le reste, ben, je ne sais pas, je vais improviser comme toujours. C'est parfait, ça. Puis toi, ben, on ne v t pas le savoir. Non. p e u t vous ne saurez pas. Non. Puis il ne le dira pas. d o n plus. Bon, finalement, on va le savoir la s e m a i n e prochaine. Eh oui. D'accord. Donc,、euh, je vous laisse sur Goals of Nineveh, pièce d'ouverture du très très bon album et dernière parution, malheureusement, jusqu'à présent de、euh, Malakesh, soit l'épée Genesis, qui est par en 2010 sur n u Clear Blast. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là. Allez tous vous faire foutre, f o u t r e Go!、Mmh.